Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question. « Maître, qui a péché Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?»« Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. « Va et lave-toi au réservoir de Siloé !» Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui !» D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble !» Et lui-même disait, « C'est moi. »« Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?»« L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Puis il m'a dit, « Va au réservoir de Siloé lave-toi. » Alors voici, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. »« Où est cet homme ?»« Je ne sais pas. » Ils emmenèrent ensuite vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Mais c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Et de nouveau, les pharisiens demandèrent à l'homme comment il avait recouvré la vue. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Comment un homme pêcheur peut-il faire de tels miracles Et toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux C'est un prophète Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?»« Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le lui-même, il a l'âge, et il parlera de ce qu'il concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a l'âge » et interrogeait-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Donne gloire à Dieu Nous savons que cet homme est un pécheur Je ne sais pas s'il est un pécheur, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?»« C'est toi qui es son disciple Nous, nous sommes les disciples de Moïse Nous savons que Dieu a parlé à Moïse Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est !»« Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. « Tu es né tout entier dans le péché et tu oses nous enseigner !» Ils le repoussèrent alors violemment. Jésus, ayant appris qu'il l'avait chassé, l'interrogea quand il le rencontra de nouveau. « Crois-tu au Fils de Dieu ?»« Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Je crois, Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous aussi sommes-nous aveugles Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste.